c e s a s t ça. C'est ç e s t ça. c u revoir. o i r Bon voyage. Merci. Au r e o i r Au r e o i r ma chérie. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. bon voyage. Merci. Bon doudou. Tu, tu、yeah. restes sage, <rire> <hacer>, hein? <g properly> <rire> Je te rends compte, hein? Oui, merci.